Nous avons un podcast devant public. Yeah. Ouais. Oh ouais. Ouais. Bonjour et bienvenue à la 129e balado diffusion de Pas de Problème. Je crois pas. Oui, oui, <rire> dur à croire. Ici Frédéric Barbouchi en compagnie d'Antoine Vézina. Salut Fred. Salut Antoine. Mathieu Bouillon. Bonsoir, bonsoir. Et Tammy Verge. Salut Fred, salut Antoine, salut Mathieu. Et oui, dans les prochaines semaines, nous aurons quatre invités. E, S, parce qu'il y en a quatre. Et, euh, et c'est ça. Donc, euh, on commence avec Tammy cette semaine. On est content d'être là. Tammy, on t'a vu dans... Euh, euh... Là, on, on, on est seulement dans le son, donc je n'ai pas d'image. Tu m'as vu dans rien, tu m'as entendu. Ah, c'est quoi le matin? Oh, la, la puissance pu... des hits. La puissance des hits. Oui. Je pense qu'il y avait l'auberge du chien noir aussi. Oui, je faisais la voix du chien. Oui, voilà. Quand il mialait, oui. c'était moi. Oui. Ah, magnifique. Et euh, qu'est-ce que c'est? Pas de problème, Antoine? Oui, Frédéric, je suis content que tu me surprennes. <rire> Je t'ai en pause. Oui, euh, Frédéric, c'est un projet de longue haleine que tu as euh, démarré, d'ailleurs, où on tente avec de vous, régler les eux. problèmes des gens. Mm -hmm. Alors, vous pouvez nous envoyer vos problèmes, et euh, nous, on fait une espèce de remue ménage brainstorm, où on tente de trouver des solutions, champ gauche ou non, en dehors de la boîte, comme on dit en anglais, <rire> euh, pour tenter de vous aider à... Mieux vivre. Oui, votre jusqu désespoir. Jusqu'à maintenant, on a 128, euh, pas de problème de fait, et on a au moins quatre problèmes de régler, je pense. <rires> mm -hmm. C'est la qualité qui compte. C'est le ratio. Mais je pense voilà. que c'est la statistique de Scott Gomez, à peu près. Ah Oui. Il Fallait bien remplacer JP pour parler de hockey. Ah oui! Une joke de 2011. Eh <rires> hey, mais euh, juste avant de, de commencer avec notre problème, j'aimerais euh, vous annoncer que euh, pas de problème. Se, se, va se rentrer dans la grande famille des podcasts québécois dans, avec baladoquebec.ca à partir de... de, de bientôt, là, oui. on, va, on va partager ça avec nos amis de Trois-Bières, euh, l'analyse des geeks. Qu oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, déjà? Euh, euh, Facteur, geek. Facteur Geek. On, on, on s'en vient, Geek. Oui. Tous les podcasts avec le mot Geek dedans sont là. Oui. En et plus nous. de nous et Trois-Bières. Donc, euh, voilà. Et Donc, allez euh, sur euh, iTunes pour rafraîchir votre feed RSS. C'est ça qu'on m'a dit de dire. Je comprends pas, moi non plus. <rires> OK. Aucune chance que je fasse ça. <rire> non, non, mais... C'est une plante? C'est pour non, nourrir tu fais... une plante? Non, non, mais tu vas juste, tu vas juste sur iTunes. Cherchez un autre pas de problème. OK. D'ici les deux prochaines semaines, hein, va rafraîchir tes pas de problème. OK. Oui, avec un peu d'eau. <rire> Et... Euh... Ah, j'avais pas tort. Ouais. Aujourd'hui... Mathieu, t'as quelque chose à ajouter? Oui, mais c'est peut-être pas une bonne idée que je le dis. Donc, si on écoute les pas de sous la douche, est-ce que les... les podcasts sont rafraîchis? C'était pas une bonne idée. Non, c'est vrai. une ah, t'as bien fait de pas en parler. Et c'est là que JP fait chou, chou. Sou. Voilà. Donc, euh, le problème de cette semaine, Tammy... Oui, alors, il me fait plaisir de le lire. Il nous vient de? Qui nous vient de. De, de Anonyme, mais qui nous a mis quatre problèmes sur une fiche, C'est oui. monsieur ici. Est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux qu'on te nomme? T'es pas obligé. Oui. Ton nom c'est? Philippe. Philippe. Philippe. Alors c'est Philippe qui n'a pas de nom de famille. Hein? Tu veux pas le donner? Comme cher. Alors, ce qui nous a séduit, c'est comment faire en sorte qu'un retardataire à répétition cesse d'être en retard. Et pourquoi oh. ça nous a séduit? C'est parce que... Y a... Ici, dans le groupe? Oui, il y a deux personnes sur les quatre personnes ici sur le panel qui sont souvent en retard. Oh. Ah, c'est fâchant. Parmi les quatre, il y en a qui ose manger pendant qu'ils enregistrent des podcasts. Je sais pas qui ça peut être. Oh, Fred! <rire> Goulue personnage. Non, mais moi, je dois l'avouer, euh, j'ai été euh, retardataire à répétition longtemps. Là, je suis moins à répétition. Oh, quel ça... est ton truc? Euh, ben là, attends, ah, oui. on va en parler, là... Euh... Non, non, mais c'est mon truc, c'est d'arriver à l'heure. Mais... Excellent, voilà, c'était le 129e podcast. Ouah, ouah. Euh, non, euh, on parlait de Mathieu? Oh? Oui, allô? Ça, c'est un autre problème. Oui, oui. Mais fun, euh, Antoine, oui. la notion de retard, ça a été inventé chez, en Égypte ancienne, Quel je pense. Ça. Non, mais la première fois qu'il y a eu un rendez-vous, ah. oui, tu sais qu'Adam était en retard. Pour, ouais. pour vrai? Oh! Il était en retard, c'était pas le premier. Si vous lisez la Genèse correctement... Oui. Non, non, j'ai aucune idée. Ah! <rire> oh, on est déçu, non, Eve est arrivée un peu plus tard, puisqu'on oui. a pris la côte d'Adam pour la créer. Ouais. Mm -hmm. Ça, et puis de la boîte. Okay. Et <rire> voilà, bienvenue, Tammy sur le panel. C'est donc wow. pour ça que sur Foursquare, Eve était taguée après Adam. <rire> Non, je ne mais... réponds pas. Je, je réponds pas mon Moi, sens. je comprends rien. Four square, <rire> stangé, des, des deux, mots que... de <rire> deux mots de geek. Deux mots de geek, oui. Mais euh, est-ce qu'on peut cerner? Euh, c'est quoi un vrai retard? Moi, moi, moi je dois dire que j'ai de la difficulté avec les retards. Tu sais, on a tous des défauts, mais ouais. moi, j'ai, mettons, une qualité. Ou, ou c'est peut-être un défaut aussi, mais en tout cas, ben, bref, quand j'ai un rendez-vous, mettons, je vais arriver 10 minutes avant. Des fois 5, mm -hmm. mm. des fois 15, euh, parce que je veux faire du zèle. Fait j'ai déjà attendu au moins 5 minutes quand arrive le moment du rendez-vous. Ça, c'est ton problème. Oui, oui. Mais quand la personne arrive, donc, 10 minutes en retard, ça fait comme déjà 15 minutes que je ouais. patiente. Mm. Puis souvent, quand la personne arrive 10 minutes en retard, ben, elle n'est pas prête tout de suite au travail ou à, à la patente qu'on veut faire. Ce qui fait que... Il y a un petit temps aussi qu'il faut que je vive dans la patience et c'est pas du tout ma qualité. Je comprends. Ça, non, mais est-ce qu'une est qu fenêtre d'acceptable, tu sais, 2-5 minutes, euh, ça, ça... Ça dépend pourquoi. Ah oui? Ben oui, si t'es garçon d'honneur dans un mariage, tu <rire> t'arrives cinq minutes en retard, c'est pas bon. Non, 5 minutes en retard sur le restant de ta vie, c'est correct. Mais <rire> un 5 à 7, entre-tu chemin, tu peux arriver à 5 heures et quart. Ah non, mais ça, ça, ça la, la, la demi-heure s'impose, là. Parce que si t'arrives à l'avance, t'étais tout seul. Il y a de ça. Tu sais, les 5 à 7 commencent à 7, là. Tu ouais, mais... chier à 5 heures. Mais ton, ton, ton dentiste, là, tu te pointes à l'heure. <rire> tu te pointes à l'heure, le dentiste. Puis tu sais, il, il te fait attendre une, le dentiste. C'est une forme de rendez-vous que tu as, là, avec ton autobus. Euh, donc, est-ce qu'on dirait que pour la moyenne des rendez-vous, un 20 minutes de buffer, <rire> ça serait correct? Non, c'est du cas par cas. faut faire attention, 20 minutes de buffer, non, ça y est. Non, OK, bien, cernons le, le, le rendez-vous euh, important, ben, disons, de travail, ou on, tu On respecte, euh, on respecte nos, nos, nos, nos, nos confrères qu'on euh, Oui, ouais, mais dans le problème qu'on nous a exposé, c'est un retardataire à, à répétition. Mm. Ce qui fait que ça se reproduit souvent, là. C est c est ça comme il est... arrive en retard il dit ça... hey, Excuse-moi, je reviens dans cinq minutes, puis il revient dans dix minutes. <rire> <rire> L'histoire se répète. <rire> euh, être retard retardataire oui. ne serait pas génétique, Ni même un problème psychologique. Non, ben en fait là, c'est là que C'est là que je suis rendu. Euh, euh, oui, c'est ça. Le, le Un des problèmes avec les retardataires chroniques, c'est qu'ils croient que leur retard n'est pas grave. Mm. Alors, un des conseils des psychologues, c'est quand vous accueillez un retardataire, dites pas Ah, c'est pas grave. Parce que lui, il prend pas ça en compte. Il fait ah, Ben voilà, j'arrive en retard, Mais à chaque fois que j'arrive en retard, je m'excuse, les gens font Non, non, c'est pas grave. Alors c'est parfait. Il faut s'asseoir avec et dire « Excuse-moi, c'est très grave. » Non seulement ça, certains psychologues vont plus loin et disent « Quand le retardataire arrive, il s'excuse, tu lui réponds par le silence. » Ah, oh! Oh, ça c'est bon. Ça, ça c'est de la violence mais psychologique. Mais tu commences ta réunion. Ta réunion est à 16h. Tu la commences. Tu pas le retardataire pour commencer, parce qu'il fait « ben Quand j'arrive, la réunion commence. » Peu importe à quelle heure j'arrive. Il de la marde Alors là, tu commences. Quand il arrive, silence. Ovation. Wow, si... <rire> et hop, le point. Oui, merci. Oui. merci. On le laissera peut-être avec des gens qui vont enlevé en retard ce soir. Oh, oui. On oui. les ignore. Oui. Oui. On sert pas de bière, rien à mener, oui. ouais. Mais moi, euh, euh, non, bon, Mon enfant va à la garderie et puis euh, si tu arrives en retard, si tu arrives passé six heures, mettons, c'est la date de l'heure butoir, C'est 5 de la minute que tu dois payer. Oui. C'est sûr qu'il y a plein de parents qui, qui tu sais, quand tu payes déjà 42 par jour, tu fais, je ne veux pas payer en plus 10 parce que j'ai 2 minutes de retard. Par jour. Ouais, parce qu'en fait, ça coûte de l'argent pour ces éducatrices-là qui travaillent fort et oui. qui ils, ils font de l'extra, tu sais. Alors, moi, je suis pour la punition monétaire. Je trouve oui. que ça marche. On fait ça aussi en répétition de théâtre. Mon enfant va à la même garderie que ton enfant. oui. Euh, As-tu déjà payé? Il y, man... y, y a une fois, non, non, il y a une fois où euh, y, malgré moi, je suis arrivé en retard. Mais c'est parce que j'espère que ton enfant est resté indifférent quand t'es arrivé, papa. Ah. <rire> il était 14 à attendre. Non, non, mais mais ils ont fait pas de trouble. La première fois, on comprend. Il y avait eu des problèmes de trafic, tout ça. Il dit quand il y a une tempête de neige ou quand il y a un problème ou quand c'est la première fois. Mais tu vois, il nous excusait. J'ai juste eu envie de leur faire à chaque... Des fois, je pense le laisser là. Ah! Jusqu'au lendemain. <rire> non, à non, 5 pièces, la oui, 5 minutes, euh... il y a des. Je comprends. 5 pièces, minutes. Tu t'en parlais en théâtre, des répétitions, ou euh, dans les sports majeurs, souvent. Euh, les gars qui se présentent en retard, je dis les gars, les fans ont la même chose. Il y a des punitions euh, monétaires. Tu es en retard à une pratique de la LNH. -bing, tu payes. Bang. Tu benches. Tu enfin, parce qu'au hockey là, tu il se donne de l'argent. Ça benche, hein. hein? <rire> ouais. hey, moi j'allais parler de, quand oui. même, t'sais, parce que on va l'avouer le retardataire à répétition c'est souvent moi, mettons. Ah. <rire> on va jouer carte sur table, là. mais euh, euh, moi je vis quand même un peu à tous les jours l'angoisse du gars en retard. T'sais. je le sais que je suis en retard. Je regarde ma montre. Regarde, c'est pour ça que je suis en retard aussi. <rire> j'ai pas, j'ai pas de montre. Non Donc mais c'est, je regarde ma montre. Oui. Je, regarde, je regarde ma montre. Non mais c'est vrai, tu sais, souvent là, j'ose même pas regarder l'heure qu'il est, sincèrement, parce que je le sais que je suis en retard. Je sais que ça va comme me crisper le cœur un peu, tu sais. À tous les jours, je vis ça. Donc, tu sais, oui, c'est plate attendent un retardateur, mais c'est encore plus dur. Ça impose. Oh! <rire> Mais... Oh! Les services psychologiques du retard! C'est impossible que JP aille texté tout le monde dans la salle pour faire un chou! <rire> exact. Ouais. Mais as-tu essayé le truc de reculer toutes tes horloges? Tu sais, a du monde qui font ça là. Leur, leur réveil matin ouais. est décalé de 10 minutes. Ouais. Ça y marche pas, mais ça. Mais en a qui là, vont mais... plus loin? Il y en a, c'est tout dans l'horloge fais... dans la ah non, maison. Là, tu calcules. Ça, ah non, j'ai cinq... cinq minutes parce que j'ai reculé mon horloge. Comme c'est ça, tu sais. Moi j'étais un wise, hein. Fait que j'y pense à ça, tu sais, que je vais suis donner un buffer. Le double rendez-vous? Ah oui. Oui, on se donne un rendez-vous à 4h30 pour commencer à 5h. heures. Le monde se pointe à 5h. À 5h. Ouais, mais, mais, mais toi, toi, t'arrives en retard pareil? Euh, non, là je serai à 5h. Ah, donc, ah. le, le rendez-vous, ça avec, se peut. Avec mon buffer. pas l'information. Mais quand le retardataire ça apprend ça, il n'arrive plus jamais à l'heure, c'est sûr. Ouais. Ouais. Parce que tu fais « bon, mais là, tu fais, tu fais ça. Ouais. » Mais euh, moi, j'ai exorcisé la chose avec l'art. Avec euh, Non, non, mais quand, quand j'avais... Euh, non, non, mais je vais essayer... Je vais essayer de la mettre euh, sur le web... Euh, j'avais euh, jadis un groupe euh, de musique tristamato et, ouais. oui, oui. et on avait euh, et... il y a une chanson il oui, oui, y avait tu sud sais de <rire> un euh, grand succès mais il y avait euh, le retard terre. je vous mettrai les deux okay? le retard terre où c'était euh, 28 raisons pourquoi euh, j'arrive en retard et la dernière c'était quand t'as juste pas le goût d'être à l'heure il y, y a ça euh, donc il y a peut-être il ouais. y a peut-être ouais. se, peut ouais. se faire remarquer aussi Euh, semble-t-il que c'est « out », là? Fashion le « fashionably late, late » serait « out ». Oui, oui, je sais, mais... Non, oui, mais je, te, je te le dis, là, c'est pas moi qui... C'est pas pour être « in », C'est « hâte de se faire remarquer? C'est « hâte d'arriver un petit peu en retard pour ouais. Se, ouais. se faire remarquer. Ouais. Maintenant, j'ai les autres f... moyens. Ouais. Okay. À être intéressant, par exemple. Peut-être acheter... Non, non, mais une, une des solutions, acheter un chapeau drôle au retardataire, tu fais. Il y a plus besoin d'être en retard pour qu'on parle de lui. Il y a un chapeau drôle. Hey, c'est le gros chapeau drôle. Puis en sais. plus, il est en retard. <rire> c'est incroyable. Comment il fait? À Québec, il y avait une dame. Et moi, je viens de Québec. Il y a une femme mythique, Madame Bellé. Ça, ça c'est un personnage mythique qui a existé pour vrai. Il y a même une plaque devant la maison où elle a habité. Cette femme-là, elle courait les théâtres. Elle trouvait ça super agréable, l'art, comme Frédéric Dambouchy. Et elle s'habillait pour aller au théâtre, vraiment dans, dans la, la grande tradition. Et elle se, se, se vêtait, <rire> vêtissait. <rire> Tant, en tout cas, elle se mettait un chapeau, des grandes. <rire> Elle se mettait des, des grandes robes. Pour vrai, pour vrai, elle arrivait toujours en retard puis elle voulait se faire remarquer. Moi, je trouvais que c'était une histoire merveilleuse. Puis ça, je trouve que c'est cool d'être en retard. Je trouvais ça romantique. Ouais. Mais, enfin, ouais. moi, c'est une bonne solution. <rire> Il y a des théâtres qui refusent les retardataires oui. de plus en plus. Oui, c'est vrai. Alors là, mm. en vrai, ouais. on est d'accord? Oui. Est bon, t'as dû manquer beaucoup de spectacles? Euh, non, mais ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils m'obligent à jouer dans la prochaine pièce plate. C'est pour ça que j'ai joué dans plein de pièces de Carole Fréchette, notamment. Euh... Ben voyons. Oh. C'est le seul auteur de théâtre que je serais capable de nommer. Et dans salle! <rire> mais... Elle répète en arrière. Oh. Mais euh, une solution possible... Les comédiens sont en retard. Une solution possible serait peut-être de, de faire le mois on lui fait goûter. C'est euh, sa la médecine. propre médecine. Ah. Ça. Donc on n'en parle pas à la personne. Pendant un mois, on arrive en retard, là, tout le monde à toutes mais sans le dire. Ou ouais. on se pointe pas, tu sais, on fait des ouais. rendez-vous, on se ouais. pointe pas. Je vous avez déjà raconté quand mes parents m'ont ramené un réveil matin du Japon? c'est <rire> <rire> ah, intéressant. On a hâte! Non, euh, euh, mes parents me ramènent un réveil matin du Japon. Ça, c'était le titre de ton ils histoire sont, Ils sont en voyage, puis ils ça en cadeau. Je branche ça, tout heureux, plug ça, je mets mon alarme, ça sonne. Je me, je me lève, prends ma douche, tout ça. Et j'arrive en haut, puis il fait encore noir. Le réveil matin du Japon allait plus vite. Je comprends pas. Il allait plus vite. Ben, je sais pas, là, de façon interne, il était, il était sur le 120, sur le 110. Le, le cadran numérique allait plus rapidement. Moi, j'habitais dans le sous-sol chez mes parents. Pis donc, pas, donc, ça sonne, je me réveille, puis je sais pas, il y avait un décalage. Tu sais, il faisait une heure, je sais pas, moi en 40 minutes. Donc solution cadran <rire> japonais. Ben oui. à son insu, tu vois cette fois-là, ouais. j'aurais pas été en retard. Mais <rire> ça t'en prend <rire> là, des trucs <rire> comme ça pour changer l'heure On, on, change en tout on dirait une pièce de Robert Lepage <rire> Pour vrai. Parce qu'il y a le mot Japon, <rire> ben oui, puis le cadran, puis le... Je me lève la nuit, hein, c'est intéressant, le, je prends dépris, des notes. Ça oui. Ben, on a une metteur ensemble, le, le, le défi ou pas game ou euh, gageure, genre faut que tu arrives une demi-heure avant à tous tes rendez-vous. Et euh, pis si, si oui, tu gagnes quelque chose. Je sais pas trop quoi. Mais euh, moi, ça m'est arrivé d'arriver. Ça, ça m'est arrivé d'arriver. Non, non, mais je sais pas. Je me suis trompé dans le cadran, justement. J'arrive une heure avant. Là, une heure moins deux avant. Parce que j'étais un petit tard Et, euh, et là, ben là tu, fais, tu, tu découvres que tu peux faire plein de choses dans ton heure. Juste avant. C'est comme, comme une, une heure gratuite. Non. Quand, ouais. quand tu oubliais de, de reculer l'heure, par exemple, t'étais... Non, j'ai jamais oublié ça. Ça, ça, de non, hein, OK. Non. Euh, une solution facile, et Fred, tu l'as déjà fait avec moi, je pense, c'est mentir sur l'heure d'arrivée. Ouais. Mettons mettons, c'était à 5 heures, tu m'as déjà dit, c'était à 4 h et demie, fait que je suis arrivé... Ouais, mal, mais non, mais c'est ça, mais quand tu l'apprends, tu, tu trouves ça plate, un peu. Ben... Euh... Mais en même temps, ça avait marché. C'est correct. J'étais euh, sûr c'était à 5 heures. Ouais... Ouais. C'est poche, ça. Je mérite rien mieux que ça. Oh, Vous lui rappeler cette phrase de Napoléon qui disait que les... C'est pas drôle, hein, Napoléon. <rire> Jusqu'à maintenant, c'est pas pire. Il a fait plusieurs phrases. Il y a, oui, dont une concernant les retards. Euh, <rire> merci. Les plus grandes batailles sont parfois perdues par un simple retard. Ah, moi, je oh. pensais que c'était <rire> un simple retard. Attends. Ben oui, mais il écrit mal. Il écrivait mal. Ah, la plume, hein, euh, dans ce temps-là, euh, le buvard. Ah euh, oui. Ah, mon petit marde. Un il y original. Il y a écrit avec son tricorne. Ouais. <rire> Et euh. les cinémas à Londres, ça n'a aucun rapport, mais ils mettent l'heure du début des pubs puis l'heure du début du film. J'imagine que c'est comme ça ailleurs aussi dans le monde. Mais comme nous ici, tu veux voir ton film, tu sais ouais. pas il y a combien de pubs avant. Et là, ça, j'appréciais ça, parce qu'il donne les deux heures. Est-ce que ça leur rapporte le retardataire? Semi, faites votre lien vous-même. <rire> non, mais j'aimais ça savoir, c'est à quel toi, ton film, vraiment, qui commence, mmh. Sinon, moi, je sais que souvent, les gens oublient pas des contraventions. T'sais, ils sont dans un lieu, puis là, ils n'arrivent pas en retard à l'heure 10h10 parce que le, la chose finit. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent des, euh, des alarmes sur leur bidule. là, ça sonne, puis ils se dépêchent, ils arrêtent tout, puis ils vont au, euh, au stationnement ou au parc puis là, ils changent la patente. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette, euh, cette façon de faire-là dans la vie euh, de tous les jours? Je demande un applaudissement là-dessus. Non? <rire> non, mais euh, le timing... Il y a des alarmes. Exact. Peut-être essayer d'être, tu sais, pas à l'avance, pas en retard, essayer pendant, je ne sais pas, moi... Mathieu, faudrait de il faudrait que essaies, la mais, méthode Toyota. Oui, mais tu sais, vraiment... Ah, la... Il faut écouter le podcast 4 oui, oui, ça. <rire> non, écouté. mais la, la, la, la précision atomique... Faire... Oui, arriver, là... dès Quand la seconde... Oui, oui. Oui, merci. Mais... Non, mais t'es à 4h, t'es là, là, pile poil. Et, mais surtout tes rendez-vous... Moi, j'essaie de le faire avec mon four micro-ondes, des fois. Quand je mets 3 minutes à chauffer quelque chose, j'essaie de revenir, sans y penser, de revenir au moment où ça sonne. Et souvent, je suis pas loin, hein? Ouais. Ah, J'ai fait des soirées de même, moi, avec un chronomètre, là. Non, tu le parles, tu fermes les yeux, tu dis « OK, ça doit faire une minute. Un... » C'était-tu le temps que t'étais étais Douze secondes! C'était pour m'entraîner pour les pros, euh, pour, pour les fusillades. <rire> et, ah, et C'est pour... vrai qu'on a fait des exercices là-dessus. Oui, C'est là. vrai, mais c'était pour jouer au jeu de plateau Atmosphere aussi. Hein. Je pense oui, que tu voulais exactement. apprendre là, le cadran. <rire> Alors, euh, voulez-vous des solutions sur Twitter? Oui! Oh, ouais, non? oui. Oui, Twitter. Alors, euh, si jamais vous êtes à la maison, euh, mais pas ce soir, les euh, gens dans la salle, et euh, que vous savez qu'on enregistre ce, un soir, euh, ben, lâchez-vous là, et allez voir sur Twitter pour euh, nous euh, donner vos solutions. Il y a euh, FD Laramé qui a écrit euh, « Toujours lui donner rendez-vous rendez une heure avant la vraie heure mmh. prévue » une heure quand même ça c'est un gros retardataire mm. euh... Pépoirier qui écrit fixer un rendez-vous 30 minutes à l'avance bon ok bon ça c'est lire avant. Euh... <rire> que faire quand c'est ta boss qui est en retard aux réunions ah ça arrive souvent ah. ça quand même ah oui ça, ça en fait après ça la boss a plus de raison de Oui, de... c'est ta boss mm. ouais. ou le boss ouais c'est un hein moi en, en fait en ah. tant que retard retardataire euh, à répétition, ex-retardataire à répétition, retardataire occasionnel, maintenant. Ah, oh, nice! J'ai j'ai upgradé. Et, euh, non, mais je sais que ça me faisait vraiment chier, la fois où j'arrivais à l'heure, de voir que, genre, il y a plein de monde en retard, ouais. fin, bon, mais dans ce cas-là, je, je, je vais arriver en retard moi aussi, tu sais, je suis capable, je suis bon là-dedans. Mm. Tellement. Non, non, tout à fait. <rire> ok, il euh, y a euh, Gab Lefebvre qui écrit parier avec lui qu'il va être en retard. Ça c'est bon pour vrai. Pari ouais, jouer sur l'orgueil là, pas, ça marche sinon, pas avec moi. Là, mais a écrit le tuer et traîner son corps dans une valise. Ah toujours. <rire> Évidemment, la <une> bonne solution. <rire> euh, mais non mais dans... c'est bon, le chantage émotif, là, on en a pas beaucoup parlé, mais oui, t'es plus mon ami, t'es plus mon ami, c'est ouais. fini, tu sais. Ça, c'est vrai. Oui, merci. Oh, oui. C'est le temps de crier vos réponses dans la salle. Allez-y! <rire> Manque de respect. Manque de respect. Manque de, respect. Manque de, respect. Manque de respect. en, en fait. a d'autres? Le, cadran, avec le... le oh, cadran. Le cadran. Le <rire> cadran accroché au front. Ben oui, oui, oui. Ouais, oui. C'est dans les premiers podcasts. L'accessoire ouais. mode. un accessoire La petite tige avec le cadran devant les yeux. constamment. ça, bien oui. Ouais. Mais là, avec la lunette de Google. Oui, oui, c'est ça. On va voir tes rendez-vous, l'heure. Tu vas faire, hey, eh oui, je suis vraiment en retard. Tu vas vraiment le savoir tout le temps. Il n'y a mmh. pas un, récemment un gars qui s'est fait greffer un cadran euh, dans le poignet ou dans le pétule? C'est pouvoir accrocher un euh, iPod shuffle. Un, un shuffle, c'est ça, OK. Il y avait quelqu'un dans la fenêtre, hein? Oui. <rire> OK. Euh, ça, c'est drôle. <rire> Il est en <rire> On fait comme s'il n'était pas là, OK? <rire> on l'ignore. Ouais, on n'écoute pas ses excuses. Euh, quand les filles, là, vous êtes en retard, là, puis je parle euh, au niveau biologique de la chose... Là. Est-ce que vous êtes aussi fâché que quand, quand quelqu'un est en retard, mettons? Est-ce que c'est à répétition? cest à répétition? <rire> <rire> On est fâchés pour toutes, madame. Ils <rire> <rire> <rire> fâchés pour toutes, mesdames, oui. C'est vrai. Ouais, ouais. Ben moi, je peux pas témoigner de ça. Je n'ai jamais eu de, de menstruation. Okay. Mais Mathieu, je <rire> pense qu'une des solutions, c'est qu'il faut que ça tente de régler ce problème-là. Je veux dire, ou de... Ben, c'est ça qui un intérêt. <rire> Attends, oui. Oh, mais... Monsieur... Vous me Il faudrait parler oh, dans le micro. Oui, ben oui. Ah. Ouais. Oh, il y a un monsieur qui parle oui. dans la fenêtre. <rire> Oui, vous l'entendez pas dans le podcast. Il oui. y a quelqu'un qui est, est discute, est, il a monté 15 étages, j'ai perdu 15 ouais, La comédienne Sophie Fauché, mesdames. et messieurs. <rires> non, mais euh, une des solutions, c'est... c'est, faut, faut vraiment... Faut, faut, oh, il revient. Il faut, faut que ça y tente à la personne de parler dans une fenêtre, mais aussi de... de, de Non, non, mais ça faut... faut Alors, regarde, on doit parler de punition économique, mais pour avoir des récompenses. Il faut avoir le désir ouais. de le Tout faire aussi. Tout le monde qui est là à l'heure des tirages, des patentes, ou... Avoir un kick sur un gars, une fille qui arrive à l'avance, Le retardataire, soudainement, n'arrive plus en retard. C'est vrai. Ah, ouais. Il prend le petit 5 minutes avant la réunion. Ah, oh, salut, Tammy. Euh, je sais que t'es toujours cinq minutes à l'avance. Toi, c'est oui. le fun que tu sois là. Ah, ben, c'est fun, tu fun qu que tu sois là, toi aussi. T as, t as une réputation ah. de personne ah. qui arrive en retard. T'as pas de menstruation, toi? <rire> non. Ah. J'ai des retards. J'ai ah, <rire> des, des retards mentaux. Non, mais Mathieu, moi, ça m'étrique de savoir est-ce que tu as envie de régler ça ou tu balances. Écoute, pour l'instant, je m'en balance, mais c'est sûr que... If you care to make it interesting... Mais est... tu en balances, mais tantôt, tu disais que ça te pognait au cœur. Ouais, je comprends sais, je, pas je, cette dichotomie. Je gère ça. Là, non, parce que tu ça. sais qu'en arrivant, les gens font « Il a pas de respect pour moi. » Ouais. « Mathieu a pas de respect. » Ouais. Oh, je comprends, mais... <rire> Je me dis que j'ai d'autres qualités. Ouais, oh. Mais imagine à quel point on t'aimerait... Si j'étais à l'heure. Oh, yeah. yeah. <rire> OK. Je vais réfléchir à ça. C'est nous qui avons écrit le problème. C'est pas Philippe. Ah. Non, <rire> C'est malheureux. Mais, euh, mais euh, c'est vrai que le manque de respect, et on me la sert souvent, celle-là, euh, oui. toutes les fois, ça me fait, ah, tu sais, ouais, je manque de respect aux gens que j'aime yeah, ou avec qui je travaille, mettons. Fait que ouais. <rire> ça fait réfléchir, Ringo, tu Ah, ah c'est c'est oh, bon punir oh. dans dans oui, bord oui. mais après elle tourne, elle tourne. Ouais. Oh, une tournée punition. Tourner. Mais il est arrivé à l'heure aujourd'hui. Oui, ouais, pénalisé ah, ouais. dans la course. Moi, j'arrive mais... à l'avance. Eh, hey, ça j'en venais pas. Moi, j'arrive à l'heure, je suis deux minutes avant, j'attends un petit peu dans ma voiture parce que je dis personne va être là. Fred et est en train d'installer des fils. Je l'ai dit, sur occasionnel. occasionnel. <rire> là, voilà, je me respecte. Bon. Est-ce qu'on a des solutions euh, préférées Philippe, oh. as-tu des solutions préférées? Moi, c'est les phrases de Napoléon. Je pense va faire un bon état. Ouais. Les phrases de Napoléon. Ça, ou il y a une autre citation bien connue. La ponctualité et la politesse des rois. Ah. Mmh. On parlait du patron. Le roi n'a pas arrivé à l'heure. Mmh. Personne va ouais. chialer, mais s'il arrive à l'heure, on parlait de respect, c'est sa forme de politesse. très bien. Ah. Donc, quand vous avez un rôle d'autorité, vous arrivez à l'heure, c'est lancer une fleur aux gens qui sont... Ouais. Je suis ouais. à l'heure, ma gang de trop de cul. Oh. Ah non, c'est bon comme les, les stars de, de, de rock qui arrivent en retard à leur show, là, tu sais, qui te font attendre pendant 20 minutes. Ah ouais. Des fois une heure, une demi-heure, c'est ouais. plat. Une heure, une demi-heure. On a comme... Euh... Oui, hein? On ah, sait pas. C'est aléatoire. C'est décroissant. Moi j'aime beaucoup le cadran japonais. Le cadran japonais. J'adore. Ouais. Euh, la, la punition, on aime bien la punition euh, dans la salle. On me ouais. faisait signe. Moi, j'aime l'indifférence. L'indifférence, je trouve ça marche dans toutes. Ouais. L'indifférence. Oh mon Dieu. Mais euh, je, je vais vous inviter. Je, je pense, que je vais essayer de la mettre, euh, mais, mais l'exorciser, ouais. sortir les raisons pourquoi on est en retard. Euh, vous avez écouté la toune c'est bon moi ma, ma solution préférée c'est les, les récompenses aux retardateurs qui se forcent oh, oh. le renforcement positif renforcement positif t'sais. argent, câlin, nourriture sont trois choses que j'accepterais à chaque fois que j'arrive à l'heure et mais, mais si t'arrives en retard on coupe un doigt euh. okay. ça ça marche ça, ouais. ça, ça doit fonctionner ouais. On te coupe un doigt coupe par minute doigt. de retard. Ah, oh, une phalange, une phalange! Une petite phalange, <rire> ouais. pas besoin, il ah, y a <rire> du monde qui, qui fonctionne très bien sans doigt. Ouais? Peut-être que ça le convainc même pas. Sans doigt ni <rire> loi. Il fait... Mais là, mais Mathieu, il arrive... <rire> il fait... J'ai encore dix chances! <rire> ah, ouais. C'est ça? Ah! Tranquille. Ouais. Okay puis après ça, je peux être en retard comme je veux. Oui. <rire> Mais il peut plus dire après ça, j'arrive dans une minute. Non, là, non, bah, ça. Bah, ça bah, bah, non, le doigt non. Est plus là pour puis là. Je peux plus mille. texter pour dire je vais ah, être en ouais. retard. Ah ouais. Ben, si non. vous avez des, des euh, solutions préférées et ou des problèmes, allez euh, nous écrire ça sur Facebook euh, dans le groupe Pas de problème ou sinon vous pouvez nous écrire directement sur euh, notre courriel Pas de problème@gmail.com. Oui. On aimerait aussi euh, remercier. Oui. Vincent et Pascal, absolument, nos merci. Nos amis de chez Sonore. merci pour le, le setup, merci beaucoup. Bravo, bravo, bravo. Ainsi que le bar, les passages ah. qui nous accueille pour une troisième fois, c'est ça? Oui. Ben oui. Troisième fois, yeah. inconscient. Yeah. Et Steve Musique. Ah non, c'est non, j'ai payé, j'ai payé, payé. <rire> j'ai payé. On les remercie euh, pas. Merci à Tammy Verge hey, hein, pour merci Tammy, quel spécial. Bien. Expérience inoubliable. Qu'est-ce qu'on reçoit la semaine prochaine, Mathieu? On reçoit Madame Miramoisan. Oh! oh! Et oui, et n'oubliez pas d'aller euh, mettre 5 ou rien cinq sur iTunes. Rien. Donc, euh, donnez-nous une note de 5 ou rien. Voilà. Peux-tu dire la phrase? Quoi? Ben, tu sais, il y a une phrase. Ah, la, la phrase de la fin? Ouais. Ben oui, certain. Oui, mais juste avant la fin, oh. euh, j'aimerais aussi vous dire qu'on a deux concours, hein? Un qui est comment changer le monde pour le mieux avec le moins d'efforts possible. Ça, c'est dans les événements Facebook. Ainsi que l'autre qui est euh, aidez-nous à trouver un nouveau T-shirt pour Antoine. Oui, le prochain T-shirt de pas de problème. On veut qu'il soit uh, designé par uh, vous, nos podophiles. Uh, Est-ce qu'on a eu beaucoup de réponses? Il uh, y a des gens qui participent, mais ils n'ont rien envoyé. OK. Donc, euh, c'est ça. On va euh, Dans les semaines qui vont suivre, je vais vous donner plus de détails. Je vais me promener en bedaine. C'est ça qui va arriver. <rire> oh, yeah! Il n'y a pas de problème. Mais enfin, Mathieu va pouvoir lire <rire> ce qui est écrit sur ton champ. Euh, oui, parce que tout le monde a vu ton tatou raciste hein, sur ton chest. Tu l'as montré! Tu l'as montré. C'est écrit « Ah, oh, les Islandais! <rire> »« Ah, oh, les Islandais! » Ouais. Alors, euh, d'ici la semaine prochaine, Tammy. Euh, Vous avez un problème ils ont un podcast uh, uh, uh, uh. Tu